Ma foi dans les apôtres. Il a été dit dans la différence entre le prophète et le messager, les deux lui sont révélés, mais le messager commande également des rapports.